الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنبدأ بترجمة الدرس التاسع لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وابو زرع الرازي برواية ابن أبي حاتم وسنترجم بعد قراءة النص كلام شيخ محمد بن هادي كلام شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله، وهذا الدرس هو من دروس الشيخ يعني التي أقيمت في الدورة دورة الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب المملكة في مدينة صامطة، وهذه الدورة تقام في كل سنة، والحمد لله، فنبدأ الآن بقراءة النص. في المكان الذي وصلنا فيه، وهو كلام الإمامان، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عزوجل. فالآن بالترجمة إلى الفرنسية. Donc maintenant on va commencer à expliquer le cours numéro 9 dans l'explication de la querelle des deux imams al Abu Hatim et Abu Zur'a. Avec la narration de Ibn Abi Hatim, le fils de l'imam Abu Hatim. Donc, euh, on est arrivé dans la lecture du texte à la parole des deux imams lorsqu'ils disent et on ne déclare aucun des gens de la Kibla mécréant pour des péchés qu'ils ont commis et on, on remet leur intérieur à Allah. C'est-à-dire, on renvoie le contenu de ce qu'ils ont en eux-mêmes dans leur cœur à Allah. Et on va maintenant traduire l'explication du Cheikh Zayd euh, qui suit dans le cours 9. Et bien entendu, ça fait partie des cours qui ont été donnés durant le séminaire de l'imam Al-Qarawi qui a lieu dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans la ville de Samita Et c'est un séminaire qui a lieu chaque année. Donc, on commence euh, tout de suite avec l'explication du Cheikh Zayd avec la traduction en français donc il commence par envoyer la paix et le salut sur le prophète Mohammed et sur ses fidèles et sur ses compagnons ensuite il dit ça c'est une explication de la croyance de Ahl sunnati wal jama'ah et de leur méthodologie c'est à dire qu'ils ne déclarent pas mécréants des gens pour des péchés qu'ils ont commis excepté Il y en a ce qui a été euh, confirmé par le Coran et par la Sunnah et le consensus que cette, cette chose est courte. C'est-à-dire les, les actions, les paroles apparentes et cachées. Donc ce qui fait partie des péchés et qui a été déclaré mécréant par le témoignage du Coran et de la Sunna, les gens de la Sunna wal de Jama'a Yanni déclare quelqu'un un, un pour ces choses-là. Mais ce qui n'est pas kouffre, selon le verdict du Coran et de la Sunnah, alors cela fait partie des péchés dont la personne qui euh, les commet est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut les châtier, il va les châtier pour le crime qu'ils ont commis. Et s'il si veut, il va euh, Les épargner et il va leur pardonner, il va les faire entrer dans son paradis sans que le feu les, les touche. Allah Ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut, il y a ni tout autre péché, il y a ni tout autre péché que le shirk. Hein, il pardonne à qui il veut Tout autre péché qui est moindre que le shirk Donc tout péché Qui est moindre que le grand, le grand shirk Le shirk majeur et Qui est moindre que le kofre majeur Et qui est moindre que euh, L'hypocrisie majeure L'hypocrisie dans la croyance Ou Moindre que lhad C'est à dire la, la négation Et non les attributs Et l'athéisme la, qui fait sortir de la religion donc tout ce qui est moindre que ça parmi les péchés on ne juge pas à leur sujet qu'ils sont mécréants, on ne va pas juger qu'ils font partie des mécréants et qu'ils seront éternellement en enfer et on dit qu'ils sont sous la volonté d'Allah ils sont sous la volonté divine donc celui qui fait un péché qui est moindre que ce qu'on vient de mentionner eh bien on ne va pas Euh, dire à leur sujet que ces gens-là sont des mécréants parmi ceux qui vont être éternellement en enfer ou qui vont demeurer éternellement en enfer. Mais on dit d'eux qu'ils seront uniquement sous la volonté divine. Donc, ils se, en, en commettant ce péché, qui est moindre que le coffre, hein Donc, ils se sont mis sous la menace du châtiment de la vie d'ici bas et le châtiment de l'au-delà. Donc, ça, c'est ce que le sheikh avait à dire à propos de cette partie. Donc, ensuite, imam, les deux imams euh, mentionnent... ولا نرى الخروج على على الأئمة وللقتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعه. Donc, euh, yani ça signifie que nous établissons l'obligation du jihad et du Hajj avec les dirigeants des musulmans à toute époque et à, tout endroit, à toute époque et en tout temps et nous ne voyons pas la légitimité de se révolter de se rebeller contre les dirigeants ni de combattre dans les périodes de tribulation durant la fitna et nous écoutons et nous obéissons à celui à qui Allah a donné le commandement sur nous et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance donc le sheikh Zaid, maintenant, il commence à expliquer cette euh, partie hein, dans, le, dans la parole des deux imams. Et il dit, c'est ainsi euh, l'explication et la clarification de la croyance de l'Ahl Sunnati jamaa et de leur méthodologie en ce qui, a, en ce qui est euh, relié à l'obéissance d'Allah, l'obéissance du Messager, sallallahu alayhi wa et l'obéissance des dirigeants parmi les musulmans. Donc, l'obéissance d'Allah, elle, elle, elle se manifeste dans l'application de ses ordres et dans le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et de déclarer halal ce qui est halal et de déclarer haram ce qui est haram et de croire en ce que Allah a révélé sur son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la sunnah et l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam se manifeste dans le fait de le suivre dans ses paroles et dans ses actions et ses actions qui sont intérieures et extérieures et dans son amour qui est basé sur la révélation, sur la législation à propos de laquelle Allah subhanahu wa dit euh, si, c'est à dire si c'est que, si que vous aimez euh, réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés Wallahu gafourur rahim. C'est dire et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et l'obéissance des dirigeants fait partie des obligations qui sont certaines pour les musulmans et pour les musulmanes tant que il est musulman même s'il est injuste, même s'il est pécheur. Tant que c'est un péché qui, par lequel il ne devient pas mécréant. Et Allah l'a mis au pouvoir sur le groupe des croyants, des musulmans. Et il n'est pas une condition qu'il soit dirigeant sur, toutes, sur tous les pays du monde, ou sur tout le monde en complet, mais uniquement ce sur quoi il a le pouvoir, le territoire sur lequel il a le pouvoir et qui est sous sa direction et sa juridiction. Y Donc, il est obligatoire, y a dans ce cas-là, pour ceux qui sont sous son autorité, de lui obéir. Y a les gens de cette région-là, il est obligatoire pour eux de lui obéir et de lutter et de combattre avec lui, lorsqu'il ordonne le djihad qui est y en, en accord avec la sharia peu importe que ce soit le djihad contre les kouffars ou le djihad contre les transgresseurs ou les khawarij y en a qui sortent contre les dirigeants hein, et il en résulte, le résulte de leur sortie ou de leur rébellion la, le désordre Et le chaos, hein, y a le fait qu'il y a des gens qui meurent, et que les, les biens sont euh, volés, et que y l'honneur est atteinte. Il y en a parmi les exemples de ce qui est bien connu à ce sujet. Donc les khawarijs, y ils ne se limitent pas uniquement à ceux qui ont qui ont pris les armes contre Ali mais c'est des gens qui sortent d'une période à l'autre comme le prophète l'a dit à leur sujet chaque fois qu'une de leurs cornes sort elle est coupée jusqu'à ce qu'il ait calculé 20 cornes Donc, avec leurs mauvaises croyances, ils ont rassemblé à, à ça, et à leurs mauvaises croyances, ils ont réuni et rassemblé avec et les mauvaises actions également. Mauvais, une mauvaise conduite. Et ils sont donc, un, un, ils sont donc vraiment, comme le prophète sallallahu sallam l'a dit à leur sujet, les chiens de l'enfer à cause de leur saleté et de leur yani, corruption sur la terre et désordre sur la terre. Yani, de même qu'on va combattre, donc, on combat et on lutte dans le djihad derrière le dirigeant et c'est lui également qui établit le hajj ou son, ou son représentant hein, et ça c'est yani, à cause de la grandeur de, du hajj de son importance. C'est uniquement à cause de, du mérite, du, du grand mérite du Hajj et de son degré très élevé dans la charia de l'Islam. Et comment, comment cela pourrait-il être autrement, lorsqu'on sait que le Hajj est un des grands piliers parmi les cinq piliers de l'Islam, et une des obligations parmi les obligations de l'Islam, le Hajj est la Umrah. Donc il faut absolument qu'il y ait un Amir dans le Hajj pour que les, les, les gens qui font le hajj soient en sécurité dans leur personne et dans leur bien et dans leur euh, honneur et sans dirigeant et sans chef pour le hajj les, les gens qui font le hajj ne sont pas en sécurité dans leur personne ni dans leur bien et cette chose est connue dans l'histoire et en particulier avant, avant l'état de l'Arabie Saoudite les gens étaient dans l'ignorance et dans la transgression il n'y a plus pas d'entre les gens il y avait, il y avait beaucoup d'attaques qui étaient faites et de transgressions qui étaient faites contre les gens qui venaient faire le hajj sans que personne ne donne à ça aucune importance et, et donc Allah a honoré la Ummah avec cet état, avec l'Arabie Saoudite Il y a depuis sa création et en particulier lorsque l'imam Abdul Aziz et Ben Al Faisal Al Saud a pris le pouvoir il au pouvoir et on remercie Allah de cette, de cette chose. Et, et à chaque année, on voit augmenter Les, les gens qui viennent faire le Hajj et la le, le fait de, de rendre le Hajj de plus en plus sécuritaire, surtout les plans et surtout les points de vue, et ça, c'est une grâce d'Allah. Puis ensuite, avec les efforts de ce pays de l'islam, le pays de l'Arabie Saoudite, que Allah les bénisse dans la science est dans, dans la pratique et dans l'état dans la situation et dans l'argent et la richesse également donc c'est la croyance d'Ahl Sunati Jama'ah et donc ils ne sont pas comme les Khawarij mais ils sont uniquement les gens qui ont yani, la Qida et la méthodologie le Manhaj du juste milieu donc euh, yani, on, elle est basée sur Cette méthodologie est basée sur la bay'a, le serment d'allégeance, pour l'imam, le dirigeant. Et les gens de la sunna lui obéissent dans le bien. Et ils luttent également avec lui. et Ils font djihad avec lui. et Ils écoutent ses ordres. Ces ordres qui ne sont pas des péchés ou des désobéissances. Et ainsi que dans le hajj, ils écoutent les ordres dans lesquels il y a de la réforme et du bien et euh, également dans lesquels il y a une préservation, hein, une protection pour la personne qui est venue faire le hajj jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays oui donc euh, là maintenant on va lire la suite des paroles des deux imams les deux imams Al-Razian, il continue en disant: wal jama'a, wal wal Ce qui signifie, nous suivons la sunna et la jama'a, c'est-à-dire on suit la sunna, la jama'a c'est le groupe et nous, nous nous écartons des choses c'est-à-dire les choses qui sont singulières les opinions qui sont singulières et euh, peu connues la division et les divergences on va donc maintenant traduire les, par les paroles de cher Zaid Al-Mathali qui explique ces points qu'on vient de traduire Donc, Cheikh Zaid, il dit oui, et ça c'est la aqid, l'aqidah et le manhaj, que le musulman et les, la musulmane y a, se réunissent à ahl sunnah al cest c'est-à-dire ceux qui appliquent le Qur'an et la Sunna selon la compréhension des salafes salih dans tous les différents aspects de la, de la science et de l'action et de l'application et ils sont d'accord entre eux sur ça et le résultat de ça c'est qu'ils s'aiment entre eux l'amour sincère et la fraternité islamique et parce qu'ils se sont basés et ils ont suivi l'exemple du Coran et de la Sunna ils se sont réunis sur ça et avec il y en a le fait de se rassembler autour du Coran et de la Sunna et de l'amour la, qui existe entre eux En Allah et pour Allah, ils s'écartent de la division et des causes de divergence. Et les causes de division, comme parmi les paroles et les actions intérieures et extérieures. Et à ce moment-là, ils deviennent hein, préservés en eux-mêmes. Ils se préservent en eux-mêmes et ils font plaisir à leur Seigneur... Et ils se réunissent sur qu'est-ce que Allah aime et ce qu'il agrée, et ils s'écartent et abandonnent ce que Allah déteste et ce qu'il refuse parmi les innovations et les égarements qui causent la division entre les musulmans. Non. Donc, ça, c'est ce que le cheikh avait à dire à ce sujet. l'élève du cheikh, maintenant, il lit la suite. لدى زمام ابو حاتم أبو زرعه الرازي مسياً، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أول الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أول الأمر من أئمة المسلمين. Donc le sheikh il explique maintenant et il dit que le djihad continue, hein, la lutte et le djihad continue depuis le, la, la période ou le temps où Allah ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa jusqu'à la venue de l'établissement de l'heure du jugement dernier avec les dirigeants parmi les musulmans, les dirigeants des musulmans et il n'y a rien qui va venir l'annuler de même que le hajj et de verser la Sadakat des bétails aux dirigeants des musulmans donc le chef Zayd il explique et il dit donc, que ceci est une énumération des différents, des différents éléments de la croyance Ahl wal dans lesquels il y a, y a la sécurité et le salut Des, yani, une protection contre les châtiments dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà yani, et il y a également yani, l'obtention de la récompense d'Allah et, et de son agrément donc le djihad il continue yani, c'est-à-dire le djihad contre les ennemis d'Allah parmi les kuffar et parmi les hypocrites, les munafiqûl Et tous ceux au sujet desquels yani, l'ordre de combattre a été euh, yani, rapporté parmi les gens de la corruption sur la terre. Donc les couffards ont les combat avec l'épreuve et avec la force. Lorsque, lorsque les musulmans ont la capacité de le faire... Donc, il faut qu'il y ait pour le djihad un dirigeant musulman qui organise le djihad et qui donne aux combattants les bannières hein, pour le djihad. Et le but du djihad et son objectif est d'élever la barre d'Allah et de propager les enseignements de l'islam et la sécurité dans les pays. Donc, c'est quelque chose qui reste, qui demeure et que rien ne peut annuler. Mais, c'est bien entendu lorsque les conditions de, du djihad sont présentes et que ces empêchements sont euh, enlevés. Et le, la, le combat ou la lutte contre les gens de l'hypocrisie, il y en a une affaire qui sont plus mauvais que les koufars déclarés leur, leur, le djihad contre eux se fait avec la preuve en établissant la preuve contre eux avec les preuves du Qur'an et de la sunnah et de les appeler de façon claire et explicite avec les textes du Qur'an et de la sunnah pour qu'ils yani, deviennent sincères et qu'ils purifient Leur intention à Allah Azza dans leurs paroles et dans leurs actions. Et ça, c'est les savants qui détiennent euh, ce, cette, euh, cet aspect du djihad, c'est-à-dire ceux qui sont euh, aptes et yani, amenés à réfuter tous les différents groupes de personnes. Et donc, eux, ils font le djihad contre les poussards par la da'wah, c'est-à-dire par le fait de les inviter à l'islam et, et, et en expliquant les, euh, belles en, les beaux enseignements de l'islam et en mettant en garde contre le shirk par miséricorde pour eux et s'ils refusent ils les combattent avec les armes lorsqu'il y a la capacité de le faire et ils font la lutte, le djihad contre les hypocrites avec les versets du Coran et les hadiths du prophète Il y en a qui clarifient leur danger et la fausseté de, de ce sur quoi ils se trouvent, et, et pour montrer également du fait qu'ils montrent aux gens le bien en apparence, et, et qu'ils cachent. Hein, en eux-mêmes, il y en a le mal et les mauvaises intentions, les, mauvaises, les mauvais plans contre les musulmans. Il, il y en a des choses qu'ils qu planifient euh, qu planifie de faire contre les musulmans et contre l'islam. Et les ulemas luttent et combattent également et font le djihad contre les gens de Bid'a. Même s'ils sont musulmans, ils font le djihad contre eux pour qu'ils quittent la bid'ah, que le Prophète a nommé également, pour les faire revenir à la sunna, qui est une guidance et une lumière. Et ils luttent également et ils font le djihad contre les gens du péché pour les faire sortir de leur opposition à Allah subhanahu wa par les péchés pour les faire changer et se diriger vers l'obéissance pour qu'ils puissent satisfaire leur Seigneur et et qu'ils se fassent miséricorde à eux-mêmes en faisant les actes d'obéissance et en abandonnant les péchés. Et également les ulama combattent par leurs discours qu'ils font, les prêches qu'ils donnent, par leurs, par leurs exhortations et leurs prêches et leurs explications et leurs clarifications des textes du Qur'an et de la Sunna. Donc, ils, ils, ils, ils uh, luttent contre tous les êtres humains sur la terre dans ce sens-là. Il est musulman et il est non-musulman Donc, tout le, monde, tout le monde a besoin d'entendre la parole de leur Seigneur et la sunna de leur prophète. Et, euh, à cause de cela, ils augmentent jour après jour. Et mois après mois, durant toute la vie, personne ne peut se passer de ce repas ou de cette nourriture spirituelle pour les âmes et pour les cœurs. N'est-ce pas euh, Par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc, les gens de les gens de science ont besoin de l'exhortation. Et ils en profitent lorsqu'ils l'entendent. Et ceux qui sont en dessous d'eux, eux également en ont besoin. Donc, il n'y a personne qui peut en, se passer ni de la révélation par laquelle Allah a fait miséricorde aux djinns et aux êtres humains, il y en a, il y en a à toute époque et à tout endroit. Donc, de même que le dirigeant, on fait, y a, on fait également le hajj derrière le dirigeant des musulmans, Et on, lui... et on obéit et on exécute les ordres qui ramènent à la Ummah de façon générale du bien et aux gens qui font le hajj en particulier également qui ramènent pour eux du bien et de la sécurité. Ensuite donc les deux imams ils disent وَقَالَ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ و مواريثهم ولا يدري ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصري. Donc l'explication de en français de cette de cet énoncé des deux imams c'est que ils ont dit tous les deux Et les gens sont croyants dans leurs règles et dans leurs héritages. Et on ne sait pas ce qu'ils sont pour Allah. Donc celui qui dit qu'il est croyant réellement, alors il est un innovateur. Et celui qui dit qu'il est croyant pour Allah, alors il est parmi les menteurs. Et celui qui dit Qui, je suis croyant en Allah alors il a dit correct il a dit ce qui est correct donc maintenant le shaykh Zayd va expliquer maintenant ce passage Donc le Sheikh il dit il y dans tous les cas la question il y le fait de se purifier de mentionner qu'on a la foi et le fait de, de mentionner de dire Inch'Allah par rapport à notre état vis-à-vis -vis de la foi il y a à ce sujet là une divergence entre les savants et euh, il y en a, parmi les paroles à ce sujet là c'est que celui qui est questionné, es-tu un croyant Il dit, je crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier. Et s'il dit cela, il a, don il a donc donné l'information de ce que Allah a rendu obligatoire pour lui et il l'a mis en, en application. Donc il dit pas, euh, il répond pas, par exemple, Je suis croyant pour Allah et il ne se purifie, ne se purifie pas non plus de la purification pour la, de laquelle il est interdit, il témoigne pour lui même, par exemple, de la foi et qu'il fait partie déjà de la foi complète, malgré que dans la création, parmi les créatures, il y en a qui, qui font partie des gens qui ont la foi complète, mais il ne sait pas quelle, quelle sera sa, sa conclusion et sa fin. La science de cela est auprès d'Allah seulement. Et le plus qu'on peut dire, c'est je suis croyant en Allah et ses anges et ses livres et ses messagers et la foi en Et je crois en le jour dernier et en tout ce qui est obligatoire de croire. Donc il informe les gens à propos de son état et sa réalité. Qu'est-ce qu'il sait de cette réalité-là L'élève du cheikh récite l'autre partie, une autre partie. Il, il lit ensuite la partie suivante Walmurji'atu m'upta di'atun d'Ollal. C'est-à-dire les Mourji'a sont des innovateurs égarés. Et le Cheikh il dit à ce sujet-là, ça c'est l'explication de la l'aqida de ce groupe perdu, hein, parmi les groupes de Bidra. Et c'est la secte des Mourji'a. Et leur croyance, comme on l'a expliqué déjà, au début du livre... Leur aqida fait partie des plus, des plus mauvaises croyances. C'est-à-dire que pour eux, la foi, c'est seulement la croyance. Celui qui a cru avec son cœur, même s'il n'a rien appliqué, même s'il n'a rien appliqué des ordres et qu'il ne s'est pas abstenu de rien d'entre les interdictions, il y en est pour eux, il est croyant et qu'il a la foi complète. Et ça, fait partie des déviations dangereuses, donc les Jahmiyyah sont les plus pires et les plus mauvaises des sectes de Moubtadi'a, ah, dans la question de la foi, et dans la question des noms et des attributs d'Allah, et dans de nombreuses questions qui ont rapport avec les questions de la science à un point tel que certains des salafs les ont déclarés pour fort d'une mécréance majeure. Et en, et en, en dessous des al-Djahmiyyah, il y a les Murdjah al karamia ceux qui disent que la foi c'est uniquement une parole de la langue. Donc celui qui dit Il y une parole avec sa langue, pour eux c'est, la parole de la foi avec la langue, pour eux c'est le croyant, avec la foi complète. Et parmi les choses qui sont impliquées par leur parole, c'est que les hypocrites sont des croyants. Hein? Ceux qui ont dit, nous témoignons que tu es le messager d'Allah... Et il mentionne les deux témoignages et qui font la salat y pour montrer le bien et pour cacher le faux ou le, le mal. y en selon les karamiya ceux-là sont parmi les gens qui ont la foi complète et en ils ont menti dans ça parce que les gens de la foi, Ce, ce sont ceux qui ont déclaré croire hein, et reconnaître la véracité de ce qui a été euh, y y révélé et qui ont fait les bonnes œuvres y y avec leur corps. Ce sont eux les gens de la foi. Donc Ensuite, la suite de ce que les deux imams ont dit... Ensuite, les deux imams ont dit: Wal qadariyyatu al-mubtadiyatu dullal, فمن ankara minhum anna Allah يعلمu ما yakun يكن قبل ان يكون فهو kafir. C'est-à-dire, les qadariyyyahs, ceux qui nie la prédestination, są des innovateurs égarés. Alors, celui d'entre eux qui nie que Allah a la connaissance d'une chose qui n'est pas avant qu'elle soit, Alors, il est kafir, il est mécréant. Et le cher Zayd explique maintenant cette parole. Il dit, ça c'est l'explication d'une autre secte parmi les sectes d'égarement. Et ce sont les qadariyyah. Et, et ceux qu'on veut dire par les Qadariya sont ceux qui nient la prédestination. C'est-à-dire ceux qui disent que les créateurs créent eux-mêmes leurs actions. Et donc, ils ont fait, ils ont placé, donc, avec Allah, il y en a de nombreux créateurs. Il y en a sans, sans qu'il y ait de limites pour eux, parmi les créateurs, parmi les êtres humains. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les Majus de cette Ummah. Parce que les Majus, eux, pensent qu'il y a deux créateurs créateurs de la lumière et des ténèbres. Donc, ils disent la, la, la lumière crée le bien et les ténèbres ou la noirceur crée le mal. Et donc, ils ont affirmé qu'il y a plusieurs créateurs, c'est-à-dire les Qadariya euh, ont affirmé qu'il y a plusieurs créateurs. Donc, chaque être humain crée lui-même ses actions et Allah ne fait rien de ça, n'a rien à voir dans ça, n'a aucun pouvoir sur ça. Allah ne crée ni le bien ni le mal pour eux, mais ce sont uniquement les créatures qui créent le bien et le mal et qui le font avec leur propre force sans que Allah n'ait aucune ni décision dans dans cela et ils ont menti dans cela ils ont démenti le quran et la sunnah et ce sont des égarés et les qadariya sont de deux catégories une des catégories qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée ni le bien ni le mal et une autre catégorie qui dit qu'il crée le bien mais qu'il ne crée pas le mal Et les deux groupes sont dans les l'égarement. Et leur parole est fausse. Parce que Allah a affirmé qu'il est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses le garant. Et c'est lui qui prédestine toutes choses. Les bonnes et les mauvaises, que ce soit quelque chose qui est peu ou beaucoup, les, les, les êtres et les actions, tout ça ne sort pas de la prédestination d'Allah parce que c'est Allah qui les a prédestinés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ C'est-à-dire, toute chose, nous l'avons créée dans une juste mesure. Et il dit également, وَكُلُّ شَيْءٍ عندَهُ بِمِقْدَرٍ C'est-à-dire, toute chose, pour lui, est selon une mesure. Wachalaqa kulla şeyin <try> faqadarahu taqdira. C'est-à-dire, Allah SWT a créé toutes choses et il l'a prédestiné dans une juste mesure. Wana blokum bi shari wal khairi fitna. On vous met à l'épreuve par, par, par le bien et par le mal. Et, ainsi que beaucoup d'autres Euh, il y a des texte qui affirme que Allah, Azza est celui qui a tout prédestiné, que ce soit des choses bien ou des choses mauvaises, par sa sagesse, et par sa justice, et par sa miséricorde, et par, son, et par sa grâce. Et, il y a une, les serviteurs font eux mêmes les actes yani d'adoration et d'obéissance par leur propre choix hein, et par leur propre décision et ils font les péchés par leur propre euh, choix également et par leur propre volonté qui est hein, qui suit la volonté d'Allah. Ce n'est pas une volonté absolue qu'ils ont, c'est une volonté qui suit la volonté d'Allah, puisque euh, il dit Wa matashauna illa c'est à dire vous ne pouvez vouloir accepter ce, ce que Allah a voulu. Hein? Vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes. Donc, il n'est pas permis de s'objecter, et ni, non plus euh, yani, d'imaginer, ou de dire yani, comment Allah a voulu la mécréance du mécréant, et euh, yani, la, il l'a châtié pour ça, et yani, pourquoi, euh, pour, comment il a voulu la foi du croyant et qu'il lui, lui a fait miséricorde on n'a pas le droit de penser dans ces, à ces choses là ni de ni se dire ces choses là en soi même ça c'est pas permis le serviteur doit croire en Allah et croire que lorsque Allah a, châti, a châtié le mécréen Il est le plus juste des juges. Et que son action est une justice et une sagesse. Et pour avoir châtié ce mécréant, parce qu'il ne mérite pas le bien. Et il n'a pas amené, il n'a pas fait les causes du salut pour être sauvé. La miséricorde d'Allah pour le croyant et de faire rentrer au paradis les croyants et de faire rentrer en enfer les gens de l'enfer. Tout ça, c'est une sagesse d'Allah et une justice et une grâce et une miséricorde. Donc, il n'est pas permis à quiconque de s'objecter à quoi que ce soit de ce que Allah a prédestiné. Ni dans qu'est-ce qui est en grande quantité ou en petite quantité. Que ce soit peu ou beaucoup. Et il y a une autre secte qui oppose celle des Qadariyah qu'on appelle Al-Mujbirah ou al jabriyah Et ceux-là sont le contraire. Ils sont sur le contraire de ce que ce, ce sont, euh, Yanni, de, Ils sont sur le contraire de la croyance des négateurs de la prédestination. Eux, ils disent que le serviteur est Yanni, contraint de faire ce qu'il fait. Et que le serviteur n'a aucune capacité et aucune volonté. Donc, ils ont attribué toutes les actions à Allah. Et ils ont exagéré dans cette affirmation-là. Et ils ont retiré à tout, à, tout, à tout pécheur pervers le blâme. Hein Et à tout pécheur, ils ont enlevé le blâme Et ils ont dit que celui qui fait réellement l'action Pour eux, c'est Allah Et ça, ça fait partie des mensonges à propos d'Allah Parce que Allah a donné aux serviteurs des moyens La raison, hein, comme la raison, les cœurs hein, Il a envoyé les messagers, il a fait descendre les livres Et il a ordonné, il a ordonné, donné des ordres, il a, donné des, il a également donné des interdictions. Toutes ces choses-là que Allah a révélées, a mentionnées à ce sujet-là, sont des choses qui sont dans la capacité des hommes qui ont été mis sous la charge de ces responsabilités-là et de ces ordres et de ces interdictions-là. Et donc la rétribution sera, correspondra à cela. Donc celui qui amènera euh, ou qui euh, fera les causes de la, misère, de la Miséricorde sera euh, ou recevra la Miséricorde et celui qui euh, a ramené bien, les causes du châtiment sera châtié et il va périr. Donc, personne n'est contraint de faire le péché, ni, ni contraint à faire l'acte d'obéissance. Mais, plutôt, les hommes sont ordonnés de faire l'obéissance et interdits de faire le péché. Et ça, c'est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna, et également... Yani la nature saine et propre. Yani confirme et accepte cela. Et a personne, a parmi le commun des gens, parmi le commun des musulmans, et parmi ceux dont la nature est restée saine, personne n'a dit que, personne d'entre eux n'a dit que Allah force le, le serviteur à être un pécheur ou un pêcheur, ou un pervers à être pervers ou un mécréen à être mécréen. Alors, Allah ne force personne à faire ce genre de choses-là. Mais Allah a prédestiné et a jugé et a prédestiné dans toutes choses. Il a prédestiné et décrété toutes choses et parmi ces choses-là, par exemple, la mécréance et la foi. Et les gens du paradis et les gens de l'enfer, tout ça est prédestiné. Et les gens qui font les péchés et les gens qui font les actes d'obéissance, tout cela a été écrit par Allah taala et tout cela se, se produit selon ce qui a été prédestiné. Donc, c'est une prédestination qui a été prédestinée, et les serviteurs sont chargés d'obéir et de s'abstenir des désobéissances, et de faire, les, euh, de faire les ordres, de respecter les ordres, de s'écarter des interdictions, puis ensuite, les conséquences de cela euh, viendront dans la rétribution. Celui qui, a, qui aura fait le bien, il, re, il recevra le bien. Et celui qui a fait le mal, il, il aura le mal pour, pour le mal qu'il a fait. Et donc, c'est ce qui conclut le cours numéro 9. subhanakallah wa bihamdik, ashadwalla ilaha ilaha ilaha anza, astaghfirukawatu walaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.